Ma foi dans les livres célestes. Les livres célestes prêchaient le prophète de la dernière fois du prophète Mohammed, mais ils ont été déformés.